Dans l'immédiat, c'est Galaxy Live avec l'ambiance de l'Escape Concept du week-end. Je vous retrouve demain à partir de 17h. Excellente soirée à toutes et tous. Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Laat live Like.